une amélioration avec une matinée globalement ensoleillée, notamment dans le nord. Les températures grimpent pour atteindre 20 degrés. Ne crions pas trop vite victoire car l'instabilité reste présente avec de nombreux cumulus pouvant déclencher l'une ou l'autre averse, voire des orages, dont le centre est l'Ardenne. L'après-midi, le temps est lourd avec toujours un risque d'orage et vu les conditions à risque de grêle par moment, il fera plus agréable le long du littoral avec un temps plus ensoleillé et un thermomètre pouvant atteindre 23 voire 24 degrés. Degré. Viva. Vivacité la ville de Liège présente Liège Italia, un véritable village italien au centre de Liège. Produit du terroir, danse folklorique, chanteur italien, rassemblement de véhicules typiquement italiens dans le cadre des 70 ans de l'immigration italienne, exposition, un avant-goût de vacances, du 1er au 5 juin, place Saint-Lambert. Euh, pour le foot, vous amènerez les pizzas, les gars Parce que moi, j'ai déjà commandé un super four chez Krefel. Krefel. Les meilleurs prix, servis comme prix. Euh, de force, où est l'Elements J'ai ici un message pour tous les profs peau de vache. Mmh. Messieurs les professeurs, ne comptez pas les gens trop durement, Alto aux basse cote des cocoteurs. Dis, ces histoires de côte, ça me donne envie d'Andalouz et de côte en l'os Oui, oui. préférée des cocoteurs. la voilà De vos l'Elements, attends Vous écoutez Vivacité, il est 15h. Les infos, bonjour Natacha Stragier. Bonjour à tous, en tennis on attend le début de la finale d'âme à Roland-Garros, on va retrouver tout de suite sur place Christine Oquet les deux joueuses monteront sur les cours dans quelques minutes, et on sait qu'on va vivre un match intéressant, en tout cas on l'espère, parce qu'on peut difficilement faire plus différent que les deux finalistes du jour au niveau du palmarès et de l'expérience, et c'est ça qui est très très intéressant d'un côté on a Serena Williams numéro 1 mondial, 34 ans, 21 titres en grand chelem, rien qu'en simple et de l'autre côté, Garbinier Muguruza, l'espagnole, beaucoup moins connue. elle n'a que 22 ans, elle n'a pas encore remporté de titres en grand chelem une finale qu'elle a jouée quand même. C'était l'année dernière, c'était à Wimbledon et elle l'avait perdue face à Serena Williams. Muguruza, ce n'est pas n'importe qui non plus, évidemment, on n'a jamais dit ça. Elle est la quatrième joueuse du monde en attendant mieux parce que c'est la nouvelle génération qui est en marche et bien en marche et c'est elle qui a infligé à Serena Williams. En plus, sa seule défaite à Roland-Garros depuis 4 ans, ça met évidemment un petit peu de piment. On ajoute que Serena Williams est blessée aux adducteurs, que lors des deux grands chelems précédents, elle a beaucoup ressenti la pression à l'idée d'égaler les 22 titres en grand chelem de Steffi et elle doit aussi ressentir cette même pression ici. Donc logiquement il devrait y avoir match, il devrait y avoir du suspense. Et on suivra cela avec vous cet après-midi, Christine Anquet. Merci. En Autriche, le parti de la liberté va très probablement contester le résultat de l'élection présidentielle remportée de justesse le 22 mai par le candidat indépendant. Le chef du FPE a indiqué qu'il examinait des irrégularités signalées dans plusieurs bureaux de vote. Alexander Van der Bellen, 72 ans, avait remporté l'élection présidentielle à avec 31 000 voix d'avance sur Norbert Hofer, sur près de 4,5 millions de suffrages exprimés. Il avait fallu attendre la fin du décompte de centaines de milliers de votes par correspondance pour connaître l'issue du scrutin. En Suisse, un Soudanais ivre sur un vélo a embouti une voiture de police à Zurich la nuit dernière. Après différents contrôles, il s'est en plus avéré que l'homme de 37 ans était recherché et que le vélo avait été volé. La météo dans la nuit, le risque d'averse va diminuer sans toutefois disparaître. Les minima entre 11 et 15 degrés. Demain, il devrait y avoir des éclaircies le matin. Ensuite, dans l'après-midi et le soir, les nuages reviendront, pouvant donner lieu à quelques averses. RTBF Mobile Info retrouve la voie d'or de Laurent Deboeuf. <rire> Merci Natacha. Et on retrouve également bah, cet accident impliquant une caravane. Donc je vous le rappelle, sur le 25 Liège-Bastogne, aux environs de Manet, un passage qui reste compliqué et des fils, tout cela en direction de Bastogne. Mis à part cela, la patience reste également de mise sur le 42 Mons-Liège. En cause, le chantier entre Boisden et Manage. On a toujours 20 minutes de perdu dans les 4 km de fil enregistrés en direction de Liège. Et puis sachez. Sachez que pour terminer, on nous signale également des ralentissements à Bruxelles à cette heure-ci sur la petite ceinture. C'est dans, principalement dans le tunnel Louise, mais également dans la liaison du tunnel Stéphanie en direction de Kugelberg. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'au 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Belisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur Bellisol .be. Grandeur nature sur vivacité. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Le bonheur, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à pédaler sous la pluie, dit le proverbe cyclo. Eh bien, aujourd'hui, on va se faufiler entre les grèves et les gros nuages pour vous présenter cet après-midi. Un peu le prélude, le prologue de ce beau vélo de Ravel 2016 hein, Pas de, de francodissée euh, aujourd'hui Émission spéciale réalisée depuis la Calamine Avec quelques champions que vous allez découvrir euh, d'ici 17h Et on commence, on commence par le roi du peloton Jean-Luc Vandenbroek, bonjour Jean-Luc Bonjour Pas peur de la pluie, ça, ça n'arrête pas le pèlerin la petite pluie hein. Non du tout, ça fait partie du métier Et ça fait partie de la vie du cyclotouriste du... Parce que bon Dans notre pays, bon, on a quelquefois bon, on a le soleil, on a des nuages, on a du vent, mais on a aussi la pluie, donc faut il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est sûr. Vous avez fait 8 Tours de France, vous avez roulé aux côtés de Roger de Vlamingue, aux côtés euh, des, des Merckx. En fait, vos carrières aussi se sont croisées. Ben, je pense que je suis un des rares euh, coureurs, enfin rares. J'ai eu cet honneur et je suis vraiment heureux d'avoir côtoyé la fin de carrière euh, du Grand Eddy. On a eu une euh, carrière qui s'est chevauchée sur deux ans et demi. Et croyez-moi, quand j'ai eu l'occasion de terminer, enfin l'occasion de tenir sa roue pour terminer deuxième de milan sans Remo, pour moi c'était un des plus beaux jours de ma vie. Oui, sur une des plus belles avenues du monde. Avenue Roma. Oui, oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, euh, on va vous présenter aussi les 13 étapes de la saison 2016 du Beauvédéodravel, avec euh, pas mal d'invités que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Les artistes aussi qui seront euh, des nôtres cet été et par exemple Alice On The Roof. Elle sera notre invitée le 12 septembre sur la place. Saint-Lambert à Liège. On l'écoute tout de suite sur Vivacité. I'm to <laughs> be Ah, etc. Elle sera en concert avec Vivacité Au Francophonie de Spa Au Festival Les Ardentes Et aussi le 10 septembre sur la Place Saint-Lambert Avec l'Opéra Royal de, de, de Liège Dans le cadre du Beau Vélo de Ravel Nous sommes euh, entre la Francodyssée Et le début du, du Beau Vélo Ça tombe bien, on va parler de l'échappée belge Avec Vincent euh, Toulotte euh, Qui est le, le directeur d'Atout France On va chez vous Vincent euh, au mois de septembre Ben oui et très probablement sous le soleil Puisque ça se fera en, en Provence Donc euh, là, à l'époque où vous viendrez, euh, je pense que le soleil peut être garanti dans une des plus belles régions de France, hein, qui est euh, effectivement le, le, le massif du, du Luberon. Et c'est absolument euh, splendide, avec des, des villages. C'est pas plat, hein euh, donc, euh, <rire> Pour les, les, dire, les, les sportifs que vous êtes, euh, il y a de quoi se faire plaisir et puis de conjuguer à la fois euh, l'effort physique et puis euh, bon, la découverte de paysages absolument extraordinaires, surtout des villages typiques comme euh, Lourmarin, Apt, euh, Manosque, tout ça, ce sont des superbes, superbes villages. Le plateau de Fort Calquier aussi. <rire> le, le plateau de Fort Calquier, ça monte aussi. Oui, il faudra changer de plateau hein, <rire> pour <rire> aller là du 22 Exactement. au 28 septembre. C'est un peu la récompense de toute la, la saison. Euh, la cerise sur le, le gâteau de ce beau vélo de Ravel euh, 2016 un voyage en autonomie complète, hein. on part en train et puis dès qu'on sort de la gare d'Avignon hop là on saute sur les bicyclettes. Exactement, et donc euh, c'est Comment dire, c'est une association qui va se, vous aider à s'occuper un peu de toute la, la logistique avec euh, Mme Papand. Mais bon, malheureusement, euh, vu les problèmes que, que nous connaissons tant en Belgique en France en ce moment, elle n'a pas pu être des nôtres. Euh, mais donc, euh, bah, elle, elle sera là pour, pour vous aider à, à, effectivement à faire en sorte que ce beau bon moment sera à la fois sportif mais aussi touristique. Oui, on a déjà mis les images en ligne sur vivacité.be, le clip qui présente le parcours de l'échappée Belge, en Provence. Merci Vincent, tout l'autre Allez vite vous réchauffer okay. parce qu'il pleut hein, cet après-midi euh, sur euh, la, la, la Wallonie, en tout cas sur la Calamine où on se trouve pour réaliser cette émission. Non, non, non, non, c'est ce qu'elle dit aux nuages et à la pluie. Camélia Jordana, on si on Combien de fois faut-il vous le dire avec style Je ne veux pas sortir au baron. Non, non, non, non. Enfin, commence me Je ne veux pas quitter mon salon. Ja, Elle a l'esprit de, de contradiction, non non non, c'est Camélia Jordana, moi je dis oui oui oui au beau vélo de Ravel, on vous présente aujourd'hui sur Vivacité les, les grandes lignes de la saison 2016 qui sera placée sous le signe de la Wallonie à vélo. René Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre du Ravel, ministre de la ruralité, ministre du tourisme et le, le, le Ravel, le réseau autonome s'étend, on va dire d'année en année, combien de kilomètres maintenant On est à 1300 km, mais on veut encore compléter les tronçons, il y a des jonctions qu'il faut assurer et on va beaucoup investir encore en Wallonie autour du vélo. Alors votre idée c'est d'en faire vraiment une destination d'excellence, que tous les touristes européens aient envie de venir ici en Wallonie découvrir notre région en bicyclette. Vous avez vu juste, c'est une destination d'excellence, donc j'ai souhaité que l'année 2016 au niveau du tourisme soit consacrée au vélo. Pas seulement d'ailleurs cette année, mais qu'on puisse pérenniser cette image de marque qu'on veut donner de la Wallonie. La Wallonie, elle doit se découvrir à vélo parce qu'elle est bucolique. On a des paysages formidables, on a les produits locaux qu'on peut déguster en s'arrêtant à vélo. C'est plus facile. Et puis alors, on veut aussi aider vraiment toutes celles et tous ceux qui vivent du tourisme, qui font vivre notre tourisme, eh bien, à être équipés de la meilleure manière qui soit pour recevoir les cyclistes, qu'il s'agisse de, de cyclistes ou bien qu'il s'agisse aussi de personnes qui utilisent maintenant les fameux vélos électriques. Oui, et je vois de plus en plus, euh, quand je me promène en repérage pour ces missions, euh, des, des euh, panneaux « Bienvenue vélo », ça veut dire quoi C'est un label que l'on a développé, on a plusieurs centaines maintenant d'opérateurs touristiques et je viens euh, vendredi de remettre euh, des prix à 110 opérateurs touristiques, privés ou publics, qui ont décidé de s'équiper davantage, d'investir, pour mieux encore accueillir tous les cyclistes. Oui, on est heureux de repartir pour une nouvelle saison. Vous avez vu le programme, vous savez déjà si vous allez venir, peut-être sur l'une ou l'autre étape, peut-être la nuit du Ravel, le 20 juillet ah, ou ailleurs Je serai sûrement à Vielsalm, je serai aussi à la nuit du Ravel et j'espère faire encore d'autres étapes parce que vous êtes vraiment les meilleurs ambassadeurs du vélo et, et donc on vous remercie aussi pour cela. Ce que vous faites est formidable, vous donnez l'envie de faire du vélo parce que le vélo c'est le plaisir, c'est la découverte mais c'est, outre la santé bien sûr, la convivialité, l'amitié Oui, que nous devons aussi à nos auditeurs de plus en plus nombreux chaque été à venir pédaler avec nous, ça leur fait un bien fou. Merci René Collin. Merci à vous Bon week-end à vous dans quelques instants sur Vivacité Calogéro Avec Poincaré, sortez-vous pour l'été Du mercredi 1er juin au dimanche 12 juin, bénéficiez de moins 30% sur votre deuxième short. Offre valable sur les assortiments hommes, dames et enfants confondus, voire conditions au magasin. Eh, hey, coucou, c'est moi, Julie, tu me reconnais plus ou quoi Julie, oh, mince alors, mais t'as... Bah ouais, j'ai perdu quelques kilos. Oh Mince alors, comment t'as fait Quelques kilos à perdre Essayez Réductin. Il diminue votre appétit, votre envie de grignoter, brûle les graisses sédentaires et contrôle l'envie et la dépendance au sucre. Mince alors Réductin, la minceur réinventée en vente en pharmacie. Profitez dès aujourd'hui d'une belle action chez Optica. À l'achat d'une monture avec verre optique, vous recevrez une deuxième paire gratuite, voire condition en magasin. La vue n'est pas un luxe. Optica. Mes lunettes et lentilles, je les trouve sur optica.be. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF OVIO, c'est facile. C'est une foule de contenu accessible où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. RTBF.be slash OVIO. Ah, U, v, oh. RTBF OVIO, libérez vos envies. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. <rire> Dès le 10 juin, tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 sont en exclus sur la RTBF. Enflammez le supporter qui est en vous. Cuisine Constant fête son anniversaire. À cette occasion, venez redécouvrir un des plus beaux showrooms de la région ce samedi et dimanche 4 et 5 juin. Profitez de nos conditions anniversaire tout le mois de juin. Cuisine Constant, un grand nom de la cuisine. Rue de la Clé à médin sous cuisineconstant.be. 0 chanter sur Vivacité, un jour au mauvais endroit. Eh bien, nous, nous sommes ravis d'être à la Calamine aujourd'hui pour vous présenter les différentes étapes du Beau Vélo de Ravel 2016. Alors, Patricia Grandchamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes échevine de la mobilité, entre autres, hein, sur, sur Namur. Et du, du tour tourisme. Et du tourisme, c'est important parce que c'est vraiment Namur une cité de plus en plus touristique. On vient de plus en plus loin. J'ai même vu des paquebots avec des, des milliardaires venus du bout du monde oui. découvrir la ville. Effectivement. C'est notre souhait, de de Namur en tant que ville touristique. Elle est la capitale wallonne de charme et surtout, c'est une belle ville d'eau et on a envie de la vendre telle qu'elle. Alors, on va venir deux fois cet été à Namur. D'abord, c'est une des petites nouveautés, on en parlait tout à l'heure avec le, le ministre Colin, le 20 juillet pour la nuit du Ravel. On partira du Grognon Oui, effectivement. Et justement, le 20 juillet, il se passe beaucoup de choses à Namur, donc c'est une chose de plus. Donc, à vélo, euh, on va découvrir Namur, le bord de l'eau. On va aller aussi découvrir les autres villes, euh, Foss, Mété, la vallée de la Molignée, donc vraiment. Euh, ce sera une belle journée, on espère qu'il qu fera beau. Oui, et ce sera euh, sur le coup de 23 h euh, le concert du Grand Jojo à Foss-la-Ville. Le Grand Jojo, c'est musicien, ce sera bal national et on arrivera au petit matin du 21 juillet à l'auberge de jeunesse Félicien Rops pour le petit déjeuner, donc la nuit du Ravel, du 20 au 21 juillet. Et puis on reviendra aussi le 13 août, mais là on partira de tout en haut, de l'esplanade de la citadelle. Tout à fait, donc le deuxième à toute Namur, c'est sa citadelle et là on se réjouit de pouvoir la montrer à toutes les personnes qui vont faire le beau vélo et donc euh, le circuit reviendra vers l'eau également on passera devant Wépion la fraise de Wépion qui est aussi un élément gastronomie euh, phare de Namur et donc c'est avec grand plaisir aussi qu'on va pouvoir montrer Namur sous son plus bel atout euh, ici le, au mois d'août Un des atouts c'est votre nouvelle directrice de l'Office ah, du tourisme. Ah fait, on Amélie a beaucoup de chance. Amélie. Amélie, euh, bonjour, bonjour Amélie. Bonjour. Un petit mot peut-être pour euh, nos, nos auditeurs euh, d'outre-mer qui parlent peut-être une autre langue que le français, parce que je crois que vous êtes polyglotte. Ou pas exactement polyglotte, mais je me débrouille. Oui, qu'est-ce que vous pourriez dire par exemple en anglais pour parler de Namur Euh Namur is a beautiful city with a lot of beautiful things, a lot of uh, a beautiful, uh, beautiful aspects the, the ouais, uh, pas, uh, pas mal pas, un, un pas mal stables. Alors pour nos amis du nord du pays, de Flandre parce que ils sont nombreux à venir week-end uh, d'été chez nous en Wallonie. Uh, is ook okay, een mooie stad om um, uh, onze Brinden van Vanden, et c'est une moyenne attraction. Il y uh, uh, a une moyenne station au Fitzen, Oui, oui, Merci beaucoup. Et bon amusement, parce que j'imagine que diriger un office de tourisme dans une ville comme Namur, c'est un vrai bonheur. C'est super chouette, surtout que je viens de Namur, c'est ma région, c'est mon coin. Donc euh, c'est vraiment chouette de pouvoir mettre en avant notre région qui a plein d'atouts et euh, il y a plein de challenges à relever, donc c'est hyper intéressant. Je mm -hmm. ne vous demande pas ce que vous ferez le 20 juillet et le 13 août. J'ai l'impression que vous allez pédaler avec nous. On va essayer, oui. <rire> ok, je compte sur vous. C'est en vivacité. Voici Elton John. va s'entendre. Lundi, dès 11h, sur Vivacité. Exclusivité RTBF. Dans une semaine, nos diables seront à l'euro. Enflammer le supporter qui est en vous. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. <rire> RTBF OVIO, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF OVIO, c'est en quelques clics une foule de contenu à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. RTBF.be slash OVIO. Ah, U RTBF OVIO, libérez vos envies. Marque à suivre. Faites confiance aux spécialistes en chaussures, incontournables pour toute la famille. Retrouvez tous nos magasins sur notre site, marque à suivre.be. Marque à suivre. Futur vous ouvre ses portes chez Nissan. Venez fêter avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Découvrez aujourd'hui les technologies de demain et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Nissan, innovation that excites. Excellent après-midi sur Vivacité, ce n'est pas la franco aujourd'hui, grève oblige, mais on fait contre mauvaise fortune, bon corps. Nous sommes restés en Belgique, nous sommes à la Calamine et depuis le kick-off meeting du Beauvaiso-Dravel 2016, nous vous présentons les étapes de cet été avec euh, ben mon partenaire, mon co-animateur, oh là là, quel plaisir, Olivier Cole. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Comment ça va Super bien. Vous êtes à domicile là. Pratiquement, oui. La je, je Euh, j'ai grandi à une encablure d'ici Mais je ne parle pas le patois local, malheureusement. D'accord, vous allez peut-être nous, nous détailler la première étape, celle qu'on fera ici, aux confins des frontières hollandaises et allemandes, à Kelmis, oui, ce sera le 25 juin. Des trois bornes, mmh. comme on l'appelle, à cheval sur trois pays, trois cultures, qui cohabitent superbement, c'est un bel exemple à suivre d'ailleurs. Et il euh, y a pas mal de choses à visiter, notamment eh bien, ce château ce château Deneburg où a, a habité Emma. Emma, c'est la, la fille, fille de, de Charlemagne de Charlemagne. Oui. Et euh, ça grimpe bien à côté de ce château. Euh, on ira voir aussi une euh, ancienne mine qu'on a transformée en réserve naturelle. Bel exemple encore une fois. Et puis le côté festif, et vous l'avez remarqué Adrien ici, est assez bien développé. On sait accueillir, on sait fêter. Je crois qu'il y aura une petite trace de carnaval aussi, euh, ça et là. Il peut vers Rarennes musée de la poterie, le beurre à Wallhorn bref pas mal d'ingrédients pour cette première étape. Et à propos de carnaval, j'aurai sur mon tandem David Jean-Motte. On si a sa tenue de prince qui est prête. <rire> David, si tu nous entends, elle est prête. Et puis à l'arrivée, il y aura un concert avec Frédéric François, Axel Red et Marina Kay. Alors, la semaine suivante, le 2 juillet, nous serons chez moi. Là, c'est moi oui. qui jouerai à la C'est vous qui habitez. Oui. <rire> euh, nous serons à, à tourner. On va aller euh, de cliché en clocher, mon cher Olivier. Vous reprenez mes expressions, <rire> c'est bien. Les, les, les fameuses sacs donc. 400 cloches. Oui, très très bien. Clocher actuellement revêtu d'un dôme blanc, puisqu'on rénove cette magnifique cathédrale de Tournai. Nous partirons de la plaine des manœuvres et on va longer le pont des Trous, près de l'Escaut évidemment, et puis partir à la découverte des petits villages, les 29 villages autour de nous. Vous les connaissez tous par cœur Ah, bah oui, dans l'ordre alphabétique, s'il vous plaît. En tout cas, je peux vous dire qu'on passe par Quin, on va aller. Mourcourt. Mourcourt, évidemment, la Mourcourt, nom de la fanfare là-bas. On va passer par Avine aussi. Euh, Noarchin. Noarchin. Et, puis, et, et euh, revenir euh, sur la plaine des manœuvres pour un, un très très beau euh, spectacle à, à l'arrivée avec Grand Georges. Grand Georges qui sera sur scène. On l'adore. Il est hyper sympa ce mec. Hein. Il est français mais il a tout d'un belge. Et d'ailleurs il gagne même des prix en Belgique en tant que belge. On adore. On va écouter euh, Louane euh, Surviva. Elle sera en concert elle au francophonie euh, de Spa avec euh, Tourne. Et puis on, on continuera à tourner les pages de la. 2016 du Beau vélo de Ravel Fénui dehors, j'ai besoin d'oxygène encore à la semaine prochaine si le vent te ramène. J'ai pris froid hier. J'ai attendu des heures entières à marcher sur les toits J'ai tant besoin de toi Et moi, je sais qu'on se re Que tu te souviennes à l'amour, à la haine tes envies d'ailleurs propager le feu dans les cœurs et courir sur les toits. Je t'en besoin de toi, je sais qu'on se s'heure. C'est son dernier titre, tourne sur Viva, tourne comme les routes de nos bicyclettes cet été sur le, le beau vélo de Ravel. On feuillette un peu l'agenda 2016. Alors Olivier Coll, nous serons le 9 juillet à côté de chez vous, à Liège, à Houpey. Oui, à Houpey, qui est la capitaine wallonne de la friticulture. C'est là qu'il y, y a plein de, de vergers. Et des vergers où on attend des pommes et des poires, mais maintenant aussi... Euh, des bah, sous des, non. non Non, pas ça, mais des, des vignes. vignes. Ah, <rire> des vignes mais oui. C'est vrai que les coteaux, là, sont magnifiques. C'est un sous-sol euh, calcaire, comme dans le Pays de Loire. Il y a un excellent... Eh C'est le Pays de Liège, ah, ouais, maintenant. Oui, ouais, un excellent vin. J'étais surpris de voir ces vignobles, mais vraiment à perte de vue. Hein. Ah, une belle coopérative qui a d'ailleurs des installations euh, flambant neuves qui visitent euh, la, la, la visite. À propos de... À propos de visite, on ira aussi du côté du Trilogiport. Alors, le Trilogiport, ça sonne comme quelque chose, un environnement très industriel. <rire> bah non, pas du tout. C'est assez... Il y a un tiers du Trilogiport qui est consacré à ah, ce qui est... À une réserve naturelle, hein Oui, aussi. Et aussi à ce qui est euh, activité de, de détente et de loisirs, dont le Ravel numéro un, qui passe par là, qui a été complètement englobé dans le projet et qui est magnifique. Oui, l'arrivée sera super sympa aussi, avec la bande à Lolo. Ouais. Ils, ils sont du coin, hein Ils sont du coin, c'est même un échevin local qui est le chanteur de ce <rire> oh, groupe. D'accord, d'accord, d'accord à Upey et en tête d'affiche ce jour-là, Bastien Becker Alors le samedi suivant, le 16 juillet nous serons en province de Luxembourg, du côté de la baraque de fraîture, c'est le point culminant de la, la province à Farnière, c'est un lieu dit de l'entité de Vielsalm. Oui, on risque de voir des nécrochus des là-bas parce que c'est la capitale des sorcières les macrales de Vielsalm qui sont bien connues autant par que le lac des Doyards autour duquel vous nous avez promis de tourner plutôt que de crapahuter sur les cô de la région. Oui, parce que Liège-Bastogne-Liège. Par là. Oui, oui, mais on va éviter. Hein, je vous rassure, on sera sur. On va suivre les courbes de Nièvre. Oui, on sera sur les anciennes lignes de chemin de fer. Et puis à l'arrivée, on aura un concert avec Dave. Vous savez que Dave et nous, c'est une grande histoire d'amour. Il vient chaque année. Il vient chaque année. Oui oui, Et on prend toujours beaucoup de plaisir parce qu'il a énormément d'humour. C'est un showman, donc ça va être sympa. Ça se passera au domaine Jean Bosco, au domaine de Farnière, exactement, le 16 juillet. On va euh, dire un tout petit mot euh, de l'étape suivante. Le 23 juillet, nous serons de retour en Brabant-Wallon. Oui, en Brabant-Wallon, dans une région où on va peut-être un petit peu moins hein, du Brabant-Wallon, c'est celle de Nivelles et pourtant. Il euh, y a de très très belles choses à aller voir dans, dans le coin et, et quelques villages d'ailleurs dont on ne taira le nom. Ici, Adrien, vous nous avez re relevé des, des, des noms un peu triviaux quand même hein, dans les petites localités, là, les petits patelins. Oui, j'ai vu le trou de, euh, du... Euh, oui, non, euh, non, non, je ne veux pas voilà. le dire du monde, non, non, pas du non, tout. Les pas mille de... pensées, ça, ça on ça, peut le dire ça, ça, mieux, la ça campagne de la Rosée, oui, oui, oui, voilà, oui, ça oui. très poétique dans tous les sens du terme, cette étape où on va bien sûr terminer avec une tartelle au pied de la collégiale, Voilà pour ce qu'on connaît de Nivelle, mais on en connaîtra beaucoup plus ce jour-là. Oui, et entre autres, une jambe Nivelle, qui est la bière locale que nous savourerons ce jour-là, en compagnie de Natacha Saint-Pierre, puisque Natacha Saint-Pierre sera l'invité vedette du showcase Joker Plus ce jour-là. Dans quelques instants, juste après la pub, nous avons rendez-vous avec Zazie sur Viva. Prêt à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. Europeassistance.be. You live, we care. Viva. Depuis des années, JC Car vous garantit un service VIP pour votre Land Rover. Dès le 1er juin, retrouvez la même qualité de service pour la réparation de votre Jaguar. Votre Land Rover et les réparations officielles Jaguar méritent le meilleur. JC Car, AWM. Vivacité à serein en toute complicité. Sur 90.5 FM. Observation numéro 3. Papa, il va sauver la planète. Pour la fête des pères, je t'offre un cadeau durable. Une valise Quel rapport avec le développement durable Papa, il faut déménager dans une maison thermo-efficace. Comme ça, on fera des économies d'énergie et j'aurai mon nouveau vélo. Mais euh, c'était pas ma fête à la base, là Découvrez nos nouveaux appartements dans l'éco-quartier de Visée les week-ends des 4 et 5 et des 11 et 12 juin. Info sur groupehorizon.be Horizon Group, investir les lignes du futur. Des devos. Ouais, mens. Ou les paques demain on a un grand barbecue, hein. Et alors Ah, bah, il faut pas se coucher trop tard. Bah, pourquoi euh, Parce que si on veut être enfant, on faut qu'on aille au lit. Oui <rire> L'aille au lit qui donne du goût à l'été. La voilà De vos mens. en concert au francophonie de Spa cet été avec vivacité. C'est Zazie, rue de la paix. Et ça tombe bien puisque nous nous serons le week-end qui suit les Franco dans un endroit qui connaît la paix depuis euh, euh, quelques années. Heureusement, alors que cet endroit a été ravagé par, par la guerre, c'est Moresnette. Olivier, nous allons donner rendez-vous à nos auditeurs au pied du plus grand viaduc ferroviaire du royaume. Oui, au pied de ce grand ouvrage d'art qui fait de son centenaire. Il a été construit pendant le premier conflit mondial. Et savez-vous qu'avant, ce conflit mondial, la zone de Moresnette était une zone libre, qui ne faisait partie d'aucun pays. Et pour son riche euh, passé industriel, minier, qu'on évoquera évidemment, on traversera ces anciennes zones de mines, qui maintenant ont été réaffectées, parfois en réserve naturelle. Et puis on parlera assez bien du patrimoine ferroviaire, qui est très présent dans le coin, et de gens qui veulent un peu le, le sauver. Il y a des vieilles locomotives, etc. On essaiera d'en faire peut-être rouler l'une ou l'autre, d'ailleurs. Avec Guy Lemaire, qui sera notre invité d'honneur. Dieu sait s'il en connaît un rayon sur la chose. Ah oui, oui, oui, sur ce vaillant centenaire. Le viaduc de Moresnette qui est aujourd'hui un symbole. On pourrait inviter Malvira aussi. hein. Oui Oui parce qu'il y a le fameux toi ta gueule oh, oui. La gueule qui est la rivière locale Qui traverse effectivement euh, Moresnet Il y aura euh, ce jour-là en concert à l'arrivée Helmut Lotti très populaire à la fois en Hollande, en Allemagne Et en Belgique et comme on est Aux régions des, des trois frontières C'est parfait, c'était l'artiste rêvé Nous commencerons le mois d'août Avec le beau vélo de Raven, le samedi 6 Dans le Borinage Oui Boussu et le Grand Tornu qui sera notre lieu de départ Imaginez qu'on a carrément été chercher Un lieu qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité pour son côté euh, industriel qui a été rénové évidemment euh, depuis et on ira voir un autre emblème de la région c'est le pass de Frameries en compagnie de Patrice Goldberg qui sera, on sera notre en plein, invité euh, ah bah dans oui. la technologie etc et oui Patrice qui est Monsieur euh, Mathias Vise euh, sur euh, la RTBF il sera l'invité d'honneur de, de ce beau vélo en borinage et on terminera euh, à l'arrivée avec un choquet exceptionnel de Vianney le 13 trésor cocorico je vous ramène dans la capitale de la Wallonie, Namur. Vous allez encore nous faire monter la route merveilleuse. Je, je, je sens venir. Ah ben, on commence euh, au sommet de la Citadelle. Ça descend tout le temps. Donc c'est bien. Ça descend vers ça, Malone. Et à la fin, c'est remontante. Ça descend <rire> vers Wépion. C'est tout plat le long de la, la Meuse. Meuse. Effectivement. Et puis ça remonte un petit peu par les lacets. On va se jeter dans la gueule du loup aussi ce jour-là. Oui, oui. C'est un lieu dit effectivement du village de Malone qu'on va traverser euh, le, le 13 août. À l'arrivée sur l'esplanade de la Citadelle, Bijescot and Friends. Vous connaissez les talents de BJ Scott euh, Évidemment, et elle va en inviter quelques-uns qui euh, ont fait bah, les, les, les belles heures de la, la variété euh, chez nous. Et, et concernant la route merveilleuse, il ne faut pas avoir trop peur, c'est accessible finalement, ça fait peur quand on est au pied, mais une fois qu'on est en haut on n'a rien vu passer. Oh bien sûr, et puis on profite tellement du panorama et de l'effet euh, aspirateur euh, du peloton qu'on ne sent pas que ça monte. Le 20-0, nous serons euh, pas très très loin finalement à 120 km de Namur quand même Arlon, oui, au bout de la Nationale 4 oui, bah oui, il suffit de suivre la route, ça c'est vrai oui, oui, oui. Euh, on sera euh, bah, dans cette région qui est à mi-chemin entre la Belgique la France et le Luxembourg attention, ne dites pas que vous êtes en Gaume c'est la Lorraine, hein, sinon vous n'allez pas vous faire des amis et un Lorrain qui sera là, ce sera Stella c'est son euh, lieu berceau, ouais, ouais. c'est ouais. là qu'il a fait sa jeunesse euh, on sera euh, en périphérie de la ville pour euh, eh bien, euh, aller faire une petite incursion justement au Grand-Duché de Luxembourg, avant de revenir Par un endroit que peu connaissent en dehors de la province du Luxembourg, c'est le domaine de Clairefontaine et sa fameuse chapelle Notre-Dame du Bel Amour. Oh si ça, ça ne donne pas envie de venir. Oui, c'est clair. Rendez-vous le 20 août à Claire, Arlon. On parlait tout à l'heure des talents de BJ Scott. En voici un, tenez, Loïc Notet sur Vivacité. Listen to the sound of thunder, rolling in the soul down under. Far beneath the skin, it rumbles. Step to the step of the drum that rolls inside. Be you enemy or lover, we are put here to the heart that beats within each other we're gonna rap up up rap up we're gonna rap up up tonight get that rhythm back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 we gonna rap up, up, rap up, up. We gonna rap up, up tonight. We gonna rap up, up, rap up, up. We gonna rap up, up tonight. We gonna rap up, up, rap up, up. up. We gonna rap up up, up, up. up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show? Rhythm Inside, c'était Loïc Notet qui fait partie de l'écurie de BJ Scott. BJ Scott and Friends, ce sera le samedi 13 août à la Citadelle de Namur avec le beau vélo de Ravel. On continue à vous détailler toutes les étapes de la saison après le journal de 16h. Excellent après-midi à toutes et à tous. Ne changez rien, on se retrouve dans quelques minutes sur Vivacité.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 cuisineconstant.be La 3 présente Le rendez-vous de l'été au festival de théâtre de Spa. C'est 11 jours de spectacle, 25 compagnies, 70 représentations, 7 lieux de jeu. Venez vivre le théâtre à Spa du 5 au 15 août. 0800 24 140 festivaldespa.be Avec la libre Belgique l'avenir et vivacité. Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Waouh Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous. Vous écoutez Vivacité, il est 16h On s'informe avec Natacha Stragier En tennis, on va faire un point sur la finale dame Elle oppose Serena Williams et Garbinier Muguruza, Christine Anquet Oui, et Serena Williams mène 5 jeux à 4 dans la première manche. On est entré tout de suite dans le vif du sujet, c'est déjà la grosse bagarre. L'espagnole Garbinier Muguruza a été la plus vive au début. Elle a réussi le premier break pour mener 4 jeux à 2, mais la numéro 1 mondiale Serena Williams vient tout d'un coup d'appuyer sur l'accélérateur. Elle frappe encore plus fort que d'habitude et qu'au début de la rencontre, elle est revenue à quatre jeux partout et elle mène donc maintenant 5-4 sans break. Et Serena Williams qui ne veut absolument pas laisser passer sa chance comme elle l'avait fait à l'US Open à l'Australian Open, sa chance de gagner un 22 e titre en grand chelem et d'égaler la performance de Steffi Graf. En face d'elle, il y a bien sûr de l'opposition, ne tremble pas du côté de chez Muguruza. il y a du répondant, elle est dangereuse, elle est dangereuse notamment en retour et dans ses accélérations aussi. Bref, c'est toujours l'incertitude. Merci Christine, à tout à l'heure. La princesse Astrid s'est fait voler son sac qui contenait ses papiers et 2000 euros jeudi près de Paris, un vol à la portière, explique le Parisien. À la sortie de l'autoroute, alors que les voitures étaient en file, la vitre de la Mercedes où se trouvait la princesse Astrid, son mari et une de leurs filles a été brisée et son sac volé. En France toujours, un accident d'autocar a fait 18 blessés légers sur l'autoroute A16 à hauteur de Saint-Use. Le véhicule qui transportait des jeunes allemands de 14 à 17 ans circulait vers Lyon quand il a percuté la glissière de sécurité sur le côté droit de l'autoroute. Très tôt ce matin, le chauffeur se serait endormi. Et puis les Diables Rouges étaient censés disputer lundi une rencontre amicale à Wicklow face aux moins de 19 ans à Gueng, qu'une Rencontre annulée. Ce match amical était prévu 24 heures après la rencontre de préparation face à la Norvège demain. RTBF Mobile Info, Laurent Debeuf, toujours cette caravane sur l'autoroute. Le cumulus et qui pourrait déclencher l'une ou l'autre averse, voire même des orages sur le centre et l'Ardenne. On aura des nouvelles de cette caravane oui, peut-être un peu rien. plus tard. Et on retrouve tout de suite Adrien Demet. Euh, <rire> Adrien Jovenot. Ah Si vous m'appelez, euh, oui? Vous m'apprenez Adrien Demet. Non, bon, d'accord, parfait. Excusez-moi Laurent, c'est parce qu'on vous a entendu parler météo. Mais donc, <rire> je disais, il y a toujours un problème avec cette caravane. Oui, effectivement, un, pro un problème qui est toujours donc euh, en cours sur le 25 Liège-Bastogne. Aux environs de Manet, un passage toujours difficile avec euh, ces fils qui se sont accumulés en direction de Bastogne. Mais à part cela, des fils, on en relève encore suite au chantier de Boisden sur le 42 Mons-Liège. Euh, des fils qui remontent sur plus ou moins 2,5 km, nous dit-on. Ça a tendance à diminuer, mais bon, restez patients évidemment si vous êtes coincé dedans. Euh, du côté de Bruxelles, on a des fils aussi euh, sur la petite ceinture du tunnel Porte de Halle au tunnel Louise, ainsi que dans la liaison du tunnel Stéphanie vers la Basilique. Et puis, je vous rappelle, pour terminer, cette chaussée inondée sur la Nationale 4, Arlon-Namur. C'est à hauteur de Fauvilliers. Prudence, si vous êtes dans le secteur, c'est en direction de Namur. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et donc comme je le disais, on retrouve Adrien Jauvenot. En prologue effectivement au Beau Vélo de Ravel 2016. Nous dressons un peu le programme de la saison avec Olivier Coll, Francis Hubin, Jean-Luc Vandenbroek et tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans la région de la Calamine. On les retrouve après le groupe Delta Viva.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 On aura plein de belles histoires à raconter Pas d'arrivée sans long voyage Sinon bien d'autres avant nous l'aurait tenté On caressera les nuages comme la pluie les deltaplanes On ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter En visant la lune, On atterrira dans les étoiles, et de là-haut on pourra voir le monde entier. Horst de portée des orages, un jour on posera nos bagages. En visant la Lune, on atterrit dans les étoiles, c'est bien connu, c'était le groupe Delta sur Vivacité, un groupe qui se produira à plusieurs reprises lors des showcases à l'arrivée de nos différentes étapes cet été. Alors, nous allons vous détailler maintenant les étapes de la fin des vacances. Le 27 août, c'est un rendez-vous traditionnel. Olivier Coll, c'est le grand week-end de la solidarité Cap 48. Oui, vous faites bien de dire week-end parce qu'il n'y a pas que le beau vélo le samedi, le dimanche, nos camarades de Classique 21 et de Pure FM sont là aussi pour soutenir Cap 48 sur un lieu qui est un peu similaire à celui de l'année dernière, l'année dernière on était à Francorchamps, cette année on est à Mété sur un autre circuit, un Roux circuit des mais <rire> dans le silence des vélos Et c'est un... voilà ça change complètement le, le décor évidemment, ça donne une impression de, de grandeur encore plus on va quitter évidemment le circuit à un moment donné pour emprunter la fameuse ligne 150, c'est celle qui emprunte notamment la vallée de la Molinier nous on s'arrêtera au lac de Bambois mais il nous servira de décor quand même avant de revenir applaudir des gars qui viennent de la région montoise. Oui, Suarez avec un nouvel album et un concert. Ils seront là en live pour l'arrivée à Mété. Le 3 septembre, nous serons de retour en Brabant-Wallon. C'est un classique sur le beau vélo. C'est l'étape A. Perouet. Oui, c'est l'Ardenne brabansonne c'est l'ASB aussi, c'est les fameuses éoliennes de Perouet qui nous servent de balise pour nous retrouver une personne en route sur le 411 et arriver là-bas pour pouvoir aller voir des grands classiques qu'on connaît presque par cœur, Adrien. Oh, le domaine oui. de Viticole de Melmont, par Oui, exemple. et alors le prieuré de Malève, Sainte-Marie Westine, un nom plus grand que, que le village. village. <rire> Il n'y a pas assez de, de place sur la plaque pour mettre toutes les lettres. Les deux torrents Saint-Tron et les Béguines, seront également au programme. Oui, et puis euh, à l'arrivée, un concert avec les charlots, les vrais charlots. Ils ne sont pas morts Non, non, ceux qui chantaient l'apérobic. C'est l'apérobic. À toi, le Gina à ouais, ou quelque chose ah, de oui, genre là. Ça, ça devait être ça. ça. Les glaçons, on n'oublie pas les glaçons. <rire> Donc les charlots en concert euh, à, à Peroué le, le 3 septembre. Le 10 septembre, alors là, attention, c'est du sérieux, c'est du lourd, on part de la Place Saint-Lambert à Liège. Oui, c'est l'année du vélo et on va dire aux Liégeois, ce 10 septembre, oubliez la bagnole parce que la Saint-Lambert sera réservé au vélo entièrement ce jour-là. C'est aussi la fin de l'opération Debout Citoyen, qui est une opération de la province de Liège avec euh, vivacité. Et ça donnera lieu à un grand concert en fin de journée. Mais avant ça, on va aller visiter le port autonome de Liège, qui est un des plus grands ports intérieurs d'Europe quand même. L'île Mont-Saint, on passera à Voilà, l'île Mont-Saint, ouais. On ira euh, voir des terrils aussi qui, euh, depuis eh bien, le passé minier, ont verdi, sont fleuris. Au point qu'il y a des moutons qui pèsent maintenant. Oui, c'est du côté des coteaux de Viveny, Oui, bien sûr. Et c'est à 500 mètres du centre-ville. Et on a cette ambiance bucolique. C'est assez incroyable au cœur de la cité ardente. Alors à l'arrivée, ce sera un moment incroyable. Nous aurons les chœurs de l'Opéra Royal de Liège. L'Orchestre Philharmonique. Et puis euh, sur scène, deux guests, euh, Suarez et Alice on Oui, c'est du très haut niveau pour euh, justement euh, bien ponctuer cette action de bout citoyen Citoyens et le beau vélo de Ravel qui arrive en plein cœur de la cité ardente. J'ai envie de dire Ancel citoyen et rendez-vous le 10 septembre à Liège. Juste après la chanson d'Alain Bachung et son Vertige de l'amour, nous vous détaillerons les deux dernières étapes de l'été 2016.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 À vous des rétroviseurs tout neufs. Aujourd'hui, recevez gratuitement avec la DH des housses de rétro noir-jaune-rouge et foncez vers le but. Tous les supporters réclamaient de nouvelles housses de rétro belge. La DH vous les offre. Demandez vos housses de rétro noir-jaune-rouge gratuites avec la DH d'aujourd'hui. La cité présente les 10 miles de Charleroi, le dimanche 19 juin, dès 15h. A l'occasion de la brocante des quais, venez courir 5 ou 10 miles sur un parcours urbain unique au départ de la place de la Digue. Sans oublier la course pour enfants et le village d'accueil. Infos et inscriptions sur 10milescharleroi.be Avec le soutien de l'aéroport de Charleroi et Plastic Waters. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. <rire> Dernier match amical de nos Diables Rouges en préparation à l'UEFA Euro 2016. Belgique-Norvège à suivre en direct ce dimanche sur la Une, en radio sur Vivacité et sur RTBF Ovio. Réveillez le supporter qui est en vous. Carrefour, fan et sponsor officiel des Diables Rouges. Tout est possible. Orange. Vous voulez faire de bonnes affaires Alors j'ai un bon plan pour vous, mais rien que pour vous, hein C'est la braderie au Shopping Cora Recours, mais Et Eh oui, de mercredi à samedi, braderie à vous couper le souffle dans l'hyper et toutes les boutiques du Shopping Cora Recours. Alors surtout, ne le répétez à personne et faites un max de bonnes affaires. Shopping Cora, toutes vos envies bradées dans un lieu unique. Nouvelle fiat Tipo 5 porte à partir de 13 200 euros. 4 ans de garantie inclus. Il en faut peu pour recevoir beaucoup. À découvrir spécialement aux établissements Constant lors de nos portes ouvertes des 11 et 12 juin. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Vivacité, la province de Liège présente le premier Chinatown, un village entièrement consacré à l'Empire du Milieu, du 9 au 12 juin, place Saint-Lambert à Liège, restauration et boissons chinoises, danse du dragon et du lion, démonstration d'arts martiaux, tout pour découvrir la Chine, une manifestation proposée dans le cadre du 30e anniversaire de la charte d'amitié avec le Fujian. Y avoir des fuites, en oh, oh, je de l'amour. <musique> Mes circuits sont niqués, puis y non, vu, il y a un truc qui fait masse. Mon cours on peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Veel feuille tombe à la Excellent après-midi sur Vivacité, merci de nous rejoindre depuis la Calamine. Nous vous présentons aujourd'hui les différentes étapes du beau vélo de Ravel. 2016, parce qu'on y est, c'est dans trois semaines qu'on commence, euh, ici d'ailleurs à, à, à la Calamine, on vous a déjà présenté toutes les étapes du mois de juillet, du mois d'août alors en septembre, nous serons le 10 septembre à, à Liège, et puis le 18 septembre, attention c'est pas un samedi, c'est un dimanche nous serons à Bruxelles. Oui, pour le fameux dimanche sans voiture dans la capitale, qui est la capitale la plus verte d'Europe, on le rappelle à chaque fois, on est au pied de l'atomium euh, traditionnellement, pour partir Dans l'Est bruxellois, un Est bruxellois qui est encore plus vert que ce qu'on croit, avec la fameuse ceinture verte qui est chaque année au programme de notre parcours. Une vingtaine de kilomètres. Et la particularité, c'est qu'on veut vraiment que cette étape, qui est la dernière, et un peu le feu d'artifice de la saison, soit à la fois festive et aussi accessible absolument à tout le monde, Adrien. Oui, oui, oui. oui euh, on va passer euh, par le Skeudbos avec euh, ces vaches qui paissent euh, au sommet euh, des collines. Euh, Devant environ... le jardin de botanique aussi Oui, aussi oui, euh, Bruxelles on passera aussi par Molenbeek qu'on pourrait rebaptiser Molenbike et on le en profite jeu de mots joli. Oui pour saluer Molenbike qui se déroute aujourd'hui d'ailleurs à, à, à Molenbeek grande animation cyclo dans la ville et puis nous terminerons sur l'esplanade de l'Atomium avec comme chaque année ou presque Magic System Magic System pour le fameux bouger bouger et tous leurs tubes il faut très peu de concerts mais là chaque année nous y sommes fidèles Bruxelles donc pour la dernière étape, enfin dernière étape, c'est Ce, une moitié de dernière étape puisqu'après on part avec euh, tous les gagnants de la saison pour l'échappée belge, toute première édition Adrien. Oui, toute première, c'est une des nouveautés de l'année, ne dites plus Ravel du bout du monde, dites échappée belge. Nous partirons du 22 au 28 septembre, découvrir euh, la Provence, le Luberon et vous pouvez encore gagner vos places. Hein. Sur chaque étape, il y a des jeux proposés par notre partenaire, la Lotrie national et sans doute irez-vous pédaler avec nous au mois de septembre c'est le moment où les vignes sont les plus belles, les couleurs de l'été indien il y a beaucoup moins de touristes et aussi, oui, on peut ça... plus voir l'authenticité des lieux. Ça va être très très sympa. Olivier, je vous souhaite un bon week-end, de bons préparatifs pour cette saison Oui, je vais aller faire quelques kilomètres peut-être, pour être en forme le 25. Ne faites pas comme Christophe Willem, hein. lui euh, c'est nu qu'il euh, chante là, nous nu c'est tiré de son album, paraît-il En vies gommer. Rêver beau, bien éduquer. L'ennemi maté. Jour après jour, jour, jour. Apprend l'enfant. Les règles qu'il faut. Chacun son tour, tour, tour. On devient grand, on devient faux. Qu'on journe le soleil bientôt te ressusciter, en amont nous réveille. Le jour où le soleil viendra te réveiller, l'amour enfin balai, les chaînes et les clés, revenant. Bonjour, je suis Donald Meul. Depuis 35 ans, chaque cuisine d'Ovi est conçue comme je le ferais pour moi. Donc, je choisis toujours la meilleure qualité. Par exemple, pour la finition de nos armoires, je n'utilise pas de mélamine, mais bien du stratifié très solide. Avec Dovi, vous choisissez une cuisine belge sur mesure et pour le meilleur prix. Maintenant, chez Dovi Awan, lave-vaisselle gratuite et 50% de réduction sur la tac à induction. Plus d'infos sur Dovi.be. Dovi. Nous créons votre cuisine. Vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Vivacité et la ville de Liège présente Liège Italia, un véritable village italien au centre de Liège. Produits du terroir, danse folklorique, chanteur italien, rassemblement de véhicules typiquement italiens dans le cadre des 70 ans de l'immigration italienne, exposition à un avant-goût de vacances, du 1er au 5 juin, place Saint-Lambert. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, hmm, le magazine Delice et ses recettes pour cuisiner comme en Italie. La vie est belle, avec Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot Lotto n'a pas été gagné. Ah mais je l'avais dit, hein, tant que le jackpot n'a pas été gagné, je continue mes blagues idiotes. Alors attention, que fait un Américain avant de mettre ses chaussures Il m'a sa <rire> m'a Jouez donc au Lotto ce samedi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors, alors là j'arrêterai mes blagues, là oui. Merci Lotto Excellent après-midi sur Vivacité jusqu'à 17h. C'est une émission spéciale en prélude à l'année 2016 sacrée chez nous, vous le savez, année du vélo. Et un peu partout, vous allez voir fleurir cet été le label Bienvenue Vélo. Dans des hôtels, dans des restaurants, mais aussi des musées, des attractions touristiques particulièrement accessibles aux deux roues ou concernés par ce mode de déplacement doux. C'est le cas entre autres du musée des transports de Liège. Bonjour Lara Raphaëlle. Bonjour Adrien. Nous serons à Liège avec le beau vélo de Ravel le, le 10 septembre. Alors c'est l'occasion d'aller visiter votre musée. Où se trouve-t-il Alors notre musée se trouve dans le quartier Venfétine, donc à 5 minutes de la médiacité va-t-on dire. Pas très loin de nos studios et pas non plus très loin de la place Saint-Lambert où nous serons pour donner le départ de, de ce beau vélo. Alors comment ça se traduit dans votre musée, le label Bienvenue Vélo Alors, le musée répondait déjà à pas mal de critères pour être labellisé Bienvenue Vélo, puisqu'on est à moins d'un kilomètre du Ravel et qu'on avait déjà, effectivement, des rangements vélos. On a dû simplement euh, s'équiper en kit de réparation vélo et également euh, fournir des cartes des itinéraires cyclables ou sinon, pour le reste, on répondait déjà aux critères demandés. Alors, des cartes euh, complètement mises à jour avec la nouvelle passerelle maintenant qui vient des guillemins jusqu'à au parc de la Beauvrie. très tr Très bel ouvrage d'art. Tout à fait, c'est superbe et vraiment tous ces aménagements-là qui ont été réalisés récemment sont vraiment de très beaux aménagements à Liège, très cyclables et ils sont d'ailleurs présentés dans l'exposition que nous présentons pour l'instant. Qui s'appelle Cité Cyclo, dont vous êtes la commissaire. Oui. Alors que peut-on voir sur euh, cette expo, à la fois d'actuel et, et d'historique D'abord préciser peut-être que l'exposition est consacrée au vélo mais comme mode de déplacement en ville et donc on voit comment tout cela a évolué. Donc il y a une partie historique qui est divisé en quatre grandes parties où on va apprendre comment le vélo comme mode de déplacement a évolué d'un mode utilisé essentiellement par les classes privilégiées à un mode euh, vraiment de déplacement des masses populaires et ensuite alors évidemment avec l'avènement de la voiture, euh, bon, bah, la chute de, du vélo comme mode de déplacement et la reprise depuis on va dire le début des années 70 et plus, encore beaucoup plus depuis les années 90-2000. Alors ça c'est pour le passé mais il y a aussi euh, l'éclairage contemporain dans l'expo Tout à fait, on montre effectivement les enjeux hein, de, de, du développement du vélo comme mode de déplacement en ville et on Présente aussi euh, des villes particulièrement cyclables et des projets qui nous semblent particulièrement intéressants, innovants, chez nous et ailleurs en Europe. Amsterdam Amsterdam, à Copenhague. Vous pourrez d'ailleurs, dans le cadre de l'exposition, aller pédaler dans ces deux villes, puisque nous avons un simulateur qui permet effectivement d'aller pédaler dans des villes cyclables ou moins cyclables, et on change de ville d'un coup de sonnette. C'est un vélo virtuel ou on pédale vraiment On pédale vraiment, D'accord. Alors, je me réjouis de découvrir ça. C'est à l'expo Cité-Cyclo, dans le cadre du Musée des Transports à Liège, où nous serons le 10 septembre. L'expo a ouvert ses portes le 28 mai. Ça va continuer tout l'été Oui, oui, jusqu'au 30 novembre. D'accord. Merci beaucoup en tout cas Merci. Lara Fegen pour nous avoir parlé de cette exposition. Dans quelques instants, nous ferons un peu le point sur le livre du Beau Vélo de Ravel qui sort ces jours-ci avec Francis Hubin, juste après la chanson de Robbie Williams.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 There's nothing left for you to give The truth is all that you're left with Twenty paces then at dawn We will die and be reborn I like to sleep beneath the trees Have the universe along one within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 Souvenir de Robbie Williams, The Road to Mandalay. C'est une chanson qui est sortie au début du beau vélo de Ravel. Souvenez-vous, à l'époque, on nous prenait un peu pour des babas, des babas cool qui voulaient faire la vélorussion en allant plus vite que le piéton, en brûlant moins d'énergie. Et puis on est passé un peu Bobo, en faisant les marchés bio, c'est ce qu'on disait. Et puis aujourd'hui, enfin, on est tendance, puisque 2016, c'est l'année du vélo. Euh, Cocorico, Francis Uvin, ah, vous êtes tout feu, tout flamme, hein, ici, avec cette année à à la bicyclette. Oui, effectivement, mais au départ, nous n'étions pas des, des, des babas ou bobos, nous étions des ringards, Adrien, il y a à peu près 18 ans. Et on pédalait avec des militants, des gens qui militaient pour l'utilisation du vélo au quotidien, dont les enfants étaient obligés de faire le beau vélo de Ravel. Par contre, maintenant, on pédale avec des familles entières, avec des enfants qui prennent du plaisir à venir faire les 30 km dès l'âge de 6 ans maintenant. Donc, les mentalités ont complètement changé, ont complètement évolué. Et vrai. merci au réseau autonome des voies de nous avoir permis de, de vivre cette évolution, cette transition, parce que maintenant c'est vrai, ça fait brancher d'aller euh, à vélo au travail. Moi je vois régulièrement euh, rue de la Loire euh, des hommes d'affaires, des gens hyper euh, branchés à bicyclette, c'est devenu tendance et tant voilà. mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, la bicyclette rend heureux, ça rend généreux, donc allons-y, plus on sera nombreux. À pédaler, mieux la planète se portera. Francis, vous êtes co-auteur d'un livre oui. écrit par Frédéric Thiebaud oui. euh, qui reprend les 13 étapes du Beau Vélo C'est ça, les 13 étapes de la saison 2016 du Beau Vélo Ravel, avec un topo guide pour chaque étape avec la présentation de la, de la commune euh, qu'on pourra visiter tout en, en pédalant et les gens peuvent acheter ce, ce livre pour aller découvrir l'itinéraire mais en dehors aussi du, du peloton du Beau Vélo il y a une partie historique sur l'histoire des anciennes lignes de chemin de fer désaffectées, parce qu'il faut pouvoir rappeler quand même rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux qu'au départ c'était des lignes de chemin de fer qui étaient à l'abandon recouvertes de végétation qu'on a défrichées et déboussaillées et puis après est venue l'idée de la région Wallonne d'aménager un réseau autonome dévoilant en utilisant ces anciennes lignes de chemin de fer désaffectées mais au départ la végétation avait repris On a toute l'histoire de ces lignes de chemin de fer racontées dans le guide qui paraît ces jours-ci aux éditions We're rich. Dans quelques instants, nous continuerons à bavarder avec Jean-Luc Vandenbroek qui est des nôtres depuis le début de, de, de cette émission. Jean-Luc qui va évoquer avec nous ses meilleurs souvenirs de coureurs professionnels et d'organisateurs aussi de balades tout public. Ce sera après la pub. à tout de suite. On n'est pas des pigeons. Vous non plus Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Il découvre RTBF Ovio. Et donc là, je suis dans la rubrique enfants, il y a les Schtroumpfs, le petit Spirou, et je peux regarder ça quand je veux, où je veux. Si je loupe une émission radio, je peux l'écouter en podcast. Oh, c'est super! Rendez-vous sur rtbf.be/slash ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies.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 Puggy, you just the Dimitri Vegas, Avicii, 40 titres indispensables pour faire la fête. On est des Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges. En vente partout et sur la boutique RTBF. world did history shining stars our love is the only way don't get lost cause I'm waiting summer feelings are waiting boy you and me is more dance with me one more time.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 me one more time. avec hundred miles sur vivacité dans cette émission Grandeur Nature réalisée pour près de chez nous, hein. en province de Liège, c'est un petit peu l'échauffement, le prologue du Beauvélo Dravel 2016 aujourd'hui. On a donné les premiers coups de pédale en début d'émission avec Jean-Luc Van den Vandenbrouck qu'on retrouve ici pour la, la dernière ligne droite, avant la flamme rouge. <rire> Jean-Luc Van den Vandenbrouck, champion cycliste, si je vous demande le moment le plus marquant de votre carrière Jean-Luc, pas comme organisateur de, de course, mais vraiment comme, comme coureur cycliste dans les années 70 comme coureur cycliste certainement ma, de, ma seconde place derrière Eddy Merckx euh, à Milan San Remo parce qu'il avait 30 ans moi j'avais 20 ans j'étais né au pro je découvrais cette course magnifique et, et arrivais avec mon idole parce qu'il faut savoir qu'en 69 quand il avait remporté son premier Tour de France je courais derrière lui dans des critériums à Bruxelles pour aller chercher à pouvoir avoir un autographe je n'étais pas encore coureur <rire> et quelques années plus tard je me retrouve sur la plus belle avenue du monde avec euh, mon idole pour moi c'était un des plus beaux jours de ma vie Et aujourd'hui, figurez-vous, on va revivre son moment historique Jean-Luc Vandenbroek, puisque nous avons retrouvé dans nos archives ce grand moment de radio. C'était le 20 mars 1976, oui. la fin de la carrière, le dernier Milan San Remo remporté par Eddy Merckx. Au commentaire, un certain Luc Varenne oui. qui tombe de sa chaise en direct à la radio. C'était un grand moment, on l'écoute. Je faisais mon dernier Milan San Remo lui aussi. Et alors, euh, je ne sais pas, on était toujours très mal installés sur la tribune des reporters et des journalistes, à la à Roma, à San Remo. Et j'ai voulu être toujours le plus haut pour voir cette arrivée, surtout qu'on avait annoncé qu'Eddie était seul en tête. Vous savez, quand, moi, quand Eddie était en tête, moi, je ne me sentais plus. Hein. Et alors, il y a un technicien italien qui me dit « Mais enfin, signor Varenne, tenez, il y a une table montée sur la table. » Je monte sur la table, je dis « Oh, quelle chance, quelle chance. » Il me dit « Mais, tenez !» Montez sur la chaise, je serai encore plus haut. <rire> Alors, je suis monté sur la chaise. Et quand il dit, est arrivé qu'il a gagné, je me suis probablement trop énervé. J'ai culbuté de la chaise et de la table pour me recevoir à plat sur le dos. J'ai crié, aïe, parce que je ne pouvais plus parler tellement j'avais mal. J'avais le casque sur la tête, toujours en communication avec Georges Malfé, qui était en studio. Et dans ce casque, moi, qui ne savais plus parler. Et surtout que j'entendais quand même autour de moi mes confrères italiens qui m'aimaient beaucoup, qui disaient, mon Dieu, notre look est mort, notre look est mort. Et Georges fait dans, dans le micro disait, puisqu'il n'entendait plus rien, allô Luc, allô Luc. Et moi dans mon casque, je dis, d'un côté je suis mort, on m'appelle Luc, est-ce que c'est au paradis sûrement <rire> Ça devait être au paradis qu'on m'appelait encore. <rire> Luc Varenbe, un wallon picard comme vous, vous êtes de Moucron. Et lui tourner. Et lui tourner. On retournera d'ailleurs à, à tourner avec le beau vélo de Ravel, ce sera la deuxième étape de l'été, nous y serons le 2 juillet. Ce sera une très très belle balade de 30 km autour du Mont-Saint-Aubert. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, la Wallonie-Picarde, c'est pas tout plat Jean-Luc ah Non, non, c'est pas tout plat parce qu'il y a les Ardennes flamandes. Mais comme tu le disais bien, il y a le Mont-Saint-Aubert. Et croyez-moi que le Mont-Saint-Aubert, il y a la, le col de la Croix-Jubarouille. Il faut y aller là-haut. Oui, oui, c'est sûr. Le, le chemin des poètes, entre autres. Le chemin des poètes. Michel Berger, en voici un de poète qui chante pour ceux qui sont loin de chez eux. Nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. sont tristes à la fête ou qu'ils aillent ils sont seuls dans leur tête je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal qui fait mal je veux chanter pour ceux les barreaux d'une prison 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Bellisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur Bélisol.be Aujourd'hui, un sujet passionnant, mes fesses. J'en suis si fière que je vais même vous les montrer. Regardez, plus un gramme de cellulite. Ça faisait longtemps que je rêvais de montrer mes fesses à la radio. Réductin cellulite, drainant, antioxydant, agit en profondeur et durablement sur la cellulite. Réductin cellulite... En vente en pharmacie, info sur reductin.be. 5 secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Le Spa Euro Race. Les 11 et 12 juin au circuit de Spa-Francorchamps L'unique représentation du Belcar À Francorchamps Des courses internationales Porsche, Ferrari, BMW et Aston Martin 9 courses au programme Un spectacle intense et gratuit Infos et invitations sur racspa.be Avec l'avenir et vivacité Michel Berger, dans les années 80, 1980, Jean-Luc Vandenbroek, c'était votre victoire au Grand Prix des Nations. Vous vous en souvenez Oui, très bien, parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas de championnat du monde de, de, de, contre la montre. Mais le Grand Prix des Nations, c'était la référence dans cette discipline. Et j'ai eu l'occasion de, de remporter cette épreuve devant un, un Suisse qui se nommait à 2 minutes 50. 4 Guissiguerre, mais surtout Moser que j'avais mis à 3 minutes. Donc pour moi, c'était une très grande victoire. Pas mal, pas mal. Et à l'époque, René Fallet, vous avez consacré un, un article. Oui. René Fallet qui a écrit cette jolie phrase « Ceux qui font du vélo savent que dans la vie, rien n'est jamais plat ». Et c'est vrai que le, le relief, à la fois dans la vie et, et à bicyclette, on le sent bien, Jean-Luc. Et, et surtout, euh, René Fallet a consacré vraiment un, un, un bel article concernant ma victoire au Grand Prix des Nations. Et mais l'arrière-pays niçois, l'arrière-pays cannois, ce n'est pas plat du tout, croyez-moi. Donc euh, là, c'est vrai qu'en vélo, c'était pour les mollets, pour les guiboles. C'est un, un, un pays magnifique, mais qui fait très très mal. Vous organisez aujourd'hui des, des courses cyclistes, hein, vous êtes bien recyclé Jean-Luc euh, Vandenbroek et le 26 juin, le lendemain de la première étape, vous organisez euh, au Lac de l'Odor le Grand Prix euh, de Belgique, le championnat de Belgique sur route. Oui, le championnat de Belgique pour les élites et contrats, pour les professionnels donc euh, c'est quand même l'attribution du maillot tricolore, c'est quand même une organisation très très particulière, parce que, bon, les coureurs sont obligés de prendre le départ, mais bon, vu euh, le domaine des lacs d'odeur, de, de on met vraiment l'accent sur l'accessibilité, et en, en espérant que la météo soit de la partie, on espère atteindre peut-être les 20 000, 25 000 euh, spectateurs. Je vous souhaite un meilleur temps que ce week-end sur le royaume de Belgique. Il y aura au départ Maxime Montfort Philippe Gilbert et tous les, les champions. Avant cela, il y aura aussi la, la cyclo Jean-Luc Vandenbroek, mais là c'est ouvert à tous, Jean-Luc. Oui, donc c'est la Jean-Luc Vennbrouck. Il euh, y a des circuits de 40, 60, 80, 120 et 160 km. C'est pour les cyclos et bon, on prend le départ de la distance qui nous convient le mieux. C'est vraiment ouvert aux familles. C'est ouvert aussi aux cyclos qui ont envie de faire une belle sortie de 160 km. Et bon, il y a quand même du dénivelé et je conseille quand même aux cyclos de, de venir avec euh, du bon matériel, avec des bons développements parce que c'est pas plat du tout non plus. Hein. Le samedi 18 juin, ce sera un bon entraînement pour le beau vélo de Ravel qui commence le week-end d'après On peut dire que c'est le prologue par rapport aux, aux étapes des beaux vélos de Ravel. Donc voilà. Et comme j'étais un spécialiste du prologue également, je suis fier de, de lancer aussi le beau vélo de Ravel au, au travers de la Jean-Luc Brouck le 18 juin. On vous verra sur les étapes cet été, Jean-Luc en fonction de mon, agenda, de mon agenda, pourquoi pas Oui, on vous attend en tout cas. Vous êtes le, le bienvenu. Vous l'avez déjà fait, hein, le beau vélo de Ravel. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de rouler et d'accompagner euh, Gilbert Montagnier. Euh, C'était du côté de tourner également. Et j'ai gardé un très bon, euh, un bon souvenir de cette rencontre. Et, et j'étais très, très fier de pouvoir le, le véhiculer derrière moi sur ce tandem. Et je me souviens qu'à la fin, il a dit euh, « C'était sympa, mais la prochaine fois, c'est moi qui vais devant. » Il a beaucoup d'humour. Oui, pourquoi pas ben, moi, <rire> Je vais le suivre, Suivre les yeux fermés. Ouais, pas mal, pas mal. On écoute les frérots de la Vega et puis il sera déjà temps de débriefer cette émission Grandeur Nature en prologue au beau vélo de Ravel. Quand en ville le grain se lève, vent de nerfs agité, que se ternissent les rêves. Dans ma réalité, je veux des balades sur la grève oh. Un peu d'humanité, un moins de béton, plus de traite. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve. Dans, Dans ma, ma réalité. réalité, que nais-je une planche de salut? Quand du métro de son raffle est yeux rivets sur le rivage, ou ton lointain visage que de salut, vendu métro de son ras les yeux rivés Sur le rivage, ou ton lointain visage, veux des larmes qui ne coupent pas Et moins de peine en 4 par 3 un bonheur simple, mais à mon goût C'est un peu vrai mais ça fait tout Je veux plus de roules dans mon écume Et moins de foule dans mon bicule Ces petites choses qui n'ont au clair De sens qu'une fois qu'on les perd Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige une planche de salut loin du métro de son rafut les yeux rivés sur le rivage. Oublier ton lointain visage. Que neige une planche de salut loin du métro de son rafut les yeux rivés sur le rivage. j'oubliais ton lointain visage. Oh. Que neige alors een planche de salut, pour chevaucher mon vagabond. Bel océan brise talus, pour sécher le sel de mes larmes. Que nai une planche de salut dans métro de son rafut les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage de salut rendu métro de son raffulé les heures sur le rivage j'oublie ton lointain visage qu'une neige une planche de salut rendu métro de son raffulé les heures rivées sur le rivage j'oublie ton lointain visage Ton visage, c'était les frérots de la Vega qui seront au bout d'estival à Bertrie le 10 juillet prochain. Les frérots mettent toujours beaucoup d'ambiance là où ils passent, comme notre directeur de course, Francis Hubin. Oui, c'est vrai, hein. vous, vous, vous l'avez suivi, il organise bien, Jean-Luc Vandenbroek. On m'a tout fait, oui, pas directeur un, de course. Je on pense qu'il est capable d'organiser des grandes classiques parce qu'il a organisé des journées de main de maître. Et chaque fois que j'ai participé à un beau vélo de Ravel, tout était bien cadenassé, minuté. Non, non, c'est un très bon organisateur. Oui, oui. On peut rappeler, euh, Francis, que cette année, euh, la sécurité sera notre priorité numéro un et que dans le peloton... Ben oui, on a voulu coller à l'actualité, Adrien. Donc, en plus de, de, des panneurs, des impéassurances, qui permettent de réparer toute une petite crevaison, un bris de chaîne, euh, ben on aura également deux secouristes de la Croix-Rouge à vélo dans le peloton qui pourront ben, faire les premiers soins. Donc, euh, vous pouvez venir en famille C'est ça aussi l'esprit Ravel, Jean-Luc Vandenbroek, c'est découvrir les jolis coins de chez nous, sur des sentiers balisés, où on ne risque pas de rencontrer de voitures, où on peut aller avec les enfants, les parents, les grands-parents. Tout à fait, parce que, tu le disais, le premier Ravel, vous n'étiez même pas 100 participants, maintenant vous atteignez des, des chiffres de 10 000 participants en fonction de la météo, c'est bien la preuve que c'est un succès formidable, et surtout c'est la formule, qui est vraiment plaisante, parce que venir en famille, avec les enfants, il n'y a pas de cours cycliste on part à 13h30, on revient 3h plus tard. Puis c'est la fête, c'est le concert. C'est vraiment une fête familiale. Et vraiment, je conseille à tout le monde de venir découvrir euh, les prochaines étapes. Je vous nomme ambassadeur du Beau Vélo, Jean-Luc Vandenbroek. Merci beaucoup pour votre esprit de persuasion. Vous en parlez avec le cœur, avec les, les tripes. On sent que c'est du vrai. À bientôt, champion. Merci beaucoup. Merci à vous. Et, et à vous. bonne D'accord, on, on a compris, on a compris. Dans quelques instants, euh, sur Vivacité, juste après le journal de 17h, il n'y a pas que le foot avec Manuel Jousse et Régine Dubois. Nous, on se retrouve dans une huitaine euh, de jours pour la prochaine franco Odyssée, Nous serons du côté de Montpellier. Et puis, n'oubliez pas la toute première étape du Beauvais d'Audravel le samedi 25 juin à la Calamine. Nous avons mis. Toutes les infos en ligne sur la page Facebook du Beau Vélo et sur notre site rtbf.be/lebeauvelo. Soit le vent, les pompes à chaleur Daikin rafraîchissent en respectant l'environnement. Découvrez tous les avantages des pompes à chaleur Daikin sur daikin.be. Fin de journée à tous, peu de chances d'apercevoir les rayons du soleil pour les dernières heures de ce samedi, malgré quelques trouées éparses qui ne concernent que le nord-est du pays. La chape nuageuse reste très dense sur les autres régions, augmentant par la même occasion le risque d'orage et de chute de grêle. En revanche, la nuit devrait être plus calme et sèche, même si les nuages resteront bien présents. Ceci pourrait apporter quelques bandes de brouillard à l'est et puis côté température. Ce sont malgré tout des valeurs clémentes pour la nuit, allant de 12 à 15 degrés. <Sus> oh, regarde 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf. C'est chez Thomas et Piron, et nulle part ailleurs. <Sus> Raucourt, 30 jours de conditions maxi sur une sélection d'appartements neuf Thomas et Piron. Porte ouverte ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre bureau d'accueil situé rue de Lantin près du 149 à recours. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à condition.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 enfin quelqu'un qui s'arrête. Bonjour Vous allez en direction de Forêt Je vais au concert des Strolling Rocks. Strolling Rocks C'est nous les Strolling Rocks Come on, jump in trop bien Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, l'Apollo de Volkswagen. En ce moment, climatisation et peinture métallisée gratuite. Mais aussi une réduction exclusive de 2000 euros. Plus d'infos chez votre concessionnaire Volkswagen ou sur volkswagen.be. Privacité, il est 17h. Garbinet Muguruza proche de l'exploit à Roland-Garros. Elle mène dans la finale d'âme 7-5 5-4 services à suivre. À suivre, l'Espagnol pourrait priver Serena Williams d'un 22e titre en grand Chelem. 30 centres pour demandeurs d'asile vont être fermés dont 12 dans le sud du pays. Certains directeurs de ces centres sont surpris d'autres s'y attendaient. Du folklore cet après-midi à Charleroi une toute nouvelle marche a été lancée pour célébrer les 350 ans de la ville. De de Weyhold, Lukaku Marc Wilmots va aligner la charnière centrale de Tottenham demain pour le dernier match amical de préparation contre la Norvège Les infos sont présentées par David Riffon, bonjour David Bonjour à tous, tout d'abord le tennis et la finale d'âme de Roland-Garros, Serena Williams face à Garbinet et Muguruza Serena est en grande difficulté, Muguruza pourrait créer l'exploit et est proche d'ailleurs de le faire, Christine Anquet Oui, Serena Williams qui n'a plus remporté le moindre tournoi du Grand depuis Wimbledon l'année dernière et c'était aux dépens de Garbinier Muguruza, l'espagnole un gros avantage, elle est au service pour tenter de gagner son premier tournoi du Grand à 22 ans, elle mène 7-5, 5-4 elle est au service, je vous le disais et elle tient pour l'instant, elle mène 30-0 sur sa mise en jeu face à la numéro 1 mondiale, au jeu précédent garbinier Muguruza s'est déjà procuré 4 balles de match ça doit bouillonner dans sa tête, elle doit elle doit tenir et pour l'instant elle le fait très bien, elle prend possession euh, du terrain, elle attaque en permanence, elle prend des initiatives et elle s'offre là une cinquième balle de match dans cette partie cette jeune fille était quatrième joueuse mondiale avant le début de ce tournoi, elle pourrait être numéro 2 mondiale demain ou plutôt lundi mais ça n'a aucune importance en ce moment certainement ce qu'elle veut c'est ce tournoi du Grand Chelem c'est sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem euh, 40-0, euh, Garbinier Mougou Muguruza a déjà cédé sa mise en jeu depuis le début de cette partie, et notamment quand elle avait réussi le break presque d'entrée, d'entrée d'ailleurs de deuxième set, elle a cédé sa mise en jeu, mais pour reprendre l'avantage presque directement, Garbinier Muguruza est la meilleure aujourd'hui, je vous le disais, elle prend plus d'initiatives, et Sarina Williams, que l'on disait blessée, on ne sait pas à quel point elle est blessée aux adducteurs, et eh bien elle ne fait que subir aujourd'hui. Garbinier Muguruza, par moment, ne sert pas très bien parce qu'il y a l'enjeu, parce qu'il y a la pression, elle a déjà commis quelques Double faute à des mauvais moments. Ceci est un moment crucial. Sa première balle n'est pas passée. La deuxième, oui. Les deux joueuses restent au fond du terrain. Garbinier Muguruza doit reculer. Serena Williams avance dans le terrain pour tenter de faire le point. Elle ne va pas réussir le point maintenant. En tout cas, balle litigieuse, ben oui. Elle était bonne, cette balle-là. Garbinier Muguruza a remporté son premier tournoi de Grand Chelem. 7-5-6-4. Voilà, merci Christine Anquet. On a vécu donc ce moment, cette première pour Muguruza. En direct avec vous, je vous rappelle donc le score 7-5, 6-4 pour l'Espagnol, le Garbiñe Muguruza face à Serena Williams. Demain, la finale messieurs, elle opposera Novak Djokovic à Andy Murray. Les deux joueurs visent un premier succès, là aussi porte d'Auteuil. Et puis la suite de l'Info Sportive, c'est en fin de journal avec Christophe Reculé. La décision est tombée hier. Le gouvernement fédéral a décidé de fermer 10 000 places d'accueil pour les demandeurs d'asile. Les demandes sont beaucoup moins nombreuses ces derniers mois. Conséquence, la fermeture prévue de 30 centres d'accueil pour une capacité totale de 6 500 places. Parmi ces centres, 12 sont en Wallonie et en région bruxelloise. À Elsenborn, à Saint-Hubert, à Jalais, à Spa, à Binche, à Berquem-Saint-Agathe, à Chastre près de Walcourt, ainsi que Tilchâteau, château Moucron également ou encore Couvin. Olivier Tunus a effectué un Petit coup de sonde dans plusieurs de ces centres situés en province de Liège où la décision était tantôt attendue. Tantôt, une surprise totale. Au camping de Jalais, géré par la Croix-Rouge ou dans le centre géré par Caritas à Spa, cette fermeture n'est qu'une demi-surprise. Le contrat qu'il est lié à Fédasil arrivait à son terme à la mi-juin pour l'un, à la mi-novembre pour l'autre. Ils fermeront donc à cette date et les réfugiés seront transférés vers d'autres centres. Il est ici question de plus de 450 personnes pour ces deux centres. Ailleurs dans la région, la surprise est totale. C'est le cas des deux centres privés pour mineurs non accompagnés de Spa et de Jalais où un contrat d'un an courant jusqu'en avril 2017 avait été signé. Du côté de la commune de Jalais, la réaction est identique. Michel Parot, chevin en charge de la communication. C'est une demi-surprise. On ne pensait pas que ce serait si tôt, mais on savait bien non, que ça n'avait pas duré des années. Par contre, pour celui qui accueille les mineurs non accompagnés, là, c'est plus une vraie surprise. Il n'y a pas longtemps qu'il est ouvert, peut-être deux mois. Mais il y a une douzaine de jeunes qui sont là. Du côté de la commune, comment est-ce qu'on voit cette fermeture annoncée Il y aura plus un peu un soulagement pour les habitants de nous et de stocker. Il n'y a pas eu d'incident jusqu'à présent, mais eux seront heureux aussi heure Ce Le plus important centre appelé à fermer, c'est celui de Fedasil, au camp militaire d'Elsenborn. Il accueillait actuellement 437 personnes, une fermeture synonyme aussi de perte d'emploi. À Elsenborn, par exemple, 55 personnes travaillaient. Elles étaient toutes en contrat à durée déterminée, un contrat qui ne sera pas renouvelé. Il fut le père de la fusion des communes au milieu des années 70. On a appris ce matin le décès de Joseph Michel. Il s'est éteint à l'âge de 90 ans. Ancien bourgmestre de Virton, ancien député PSC, ancien président aussi de la Chambre et à deux reprises ministre de l'Intérieur dans les années 70 et 80. Il était aussi avocat jusqu'à l'année dernière d'ailleurs. Président aussi durant 35 ans du musée Gomet et grand amateur et défenseur de l'Orval. Mais sa grande œuvre...